Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 12 dans la série des grosses sur le livre Al-Fatawa Al-Muhimma Fi Tabsir Al-Ummah et donc c'est les fatwas des ulama au sujet du Mal-Hajdé néo qui font euh, des attentats terroristes et qui font d'autres trucs hein, dans le monde actuellement et donc on parle de ces gens-là en expliquant les fatwa des ulama, au sujet des gens qui commettent les euh, attentats et qui commettent euh, toutes sortes d'autres euh, crimes et toutes sortes d'autres choses au, au nom de l'islam. Donc euh, là, on est arrivé au sujet des attentats, justement, des attentats terroristes euh, qui sont faits par ces gens-là, et aujourd'hui on, on va lire la fatwa du Cher. Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah en dit is de la cassette Fatwa wa al-ulama fil l'irtialat wa al-tafjirat c'est une cassette qui, qui, qui réunit les fatwas des ulamas au sujet des attentats et des, des gens qui font euh, des explosions puis tout ça au nom de l'islam, puis au nom du djihad Donc, euh, on a posé la question au sheikh. Halen euh, de wasai li li islaah in pali de Ame Islamiee deel om de Qiam met de fijerat en de actielaat de de de de de de de de de de la de de de de Islamique de la Ummah musulmane aujourd'hui, en faisant. Est-ce que c'est. Est-ce que parmi ces moyens-là, ou parmi les moyens qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut utiliser par exemple les explosions ou les attentats pour faire exploser par exemple les, euh, les bâtiments euh, gouvernementaux et alliés, euh, qui sont établis par les Koufa Et le chef, il répond. أستكسيؤلاء أن هذا الجواب الإسلام من أعظم مزاياه الوفاء بالعهود والوفاء بالوعود ولو للكفار ومن خصال المؤمنين عدم الخيانة وعدم الغدر وقد حصلت قصة لقد حصلت قصة للمغيرة بن شعبة أن رافق جماعة من المشركين وكان ذلك حال شركهم وسافروا إلى الشام أو مصر في تجارة وحصلوا على مال فباتوا ليلة فهجم عليهم فقتلهم وأخذ مالهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقدم له المال وأخبره بالقصة قال صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلناه أما المال فإنه مال غدر ولا حاجة لنا فيه لأنه نشأ عن غدر فالإسلام لا يبيح الغدر بحال من الأحوال. donc le chef de la fouate question on commence par dire que parmi les plus grandes Euh, caractéristiques qui distingue l'islam de, des autres, c'est le fait que l'islam commande de garder euh, et d'être, euh, disons, euh, d'être honnête et de garder notre parole et de garder notre entente. Lorsqu'on a une entente avec des gens ou un contrat ou un pacte, eh bien c'est qu'on doit respecter cette entente respecter ce pacte, respecter cette parole, et de garder notre promesse. Lorsqu'on a promis quelque chose, il faut le respecter, et ça, même si c'est pour les kuffars, c'est-à-dire même si c'est dans les questions, ou dans les, les promesses, ou les ententes, ou les pactes, hein, ou les, euh, les trêves qu'on a fait avec les kuffars, il faut respecter no notre parole. Et parmi les caractéristiques des croyants, des mu'minin, c'est qu'on ne fait pas de khiyyad, c'est-à-dire on ne trahit pas notre parole, on ne trahit pas notre promesse. Hein. Et al l'ghadar, c'est la trahison également, c'est de, de, de briser notre parole, de faire le contraire de ce qu'on a promis, hein. donc ça, ça fait également partie des caractéristiques des mounafitines, des hypocrites. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les caractéristiques des Moulafikines, il dit wa'iza, wa'iza, uh, ahada, rabar. Wa'iza, ahada, rabar. C'est-à-dire quand il fait un ahd, quand il prend un pacte ou une entente avec les gens, il brise son pacte. Ça c'est une des trois caractéristiques que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet des Moulafikines. Et donc, euh, ensuite, le Cheikh il mentionne une histoire qui est arrivée euh, à Al Mughira Ibn Shu'ba. Al Mughira Ibn Shu'ba, quand il était un mouchriq, il est sorti avec d'autres parmi les mouchriqés, pendant qu'ils étaient dans la mécréance, avant l'islam, et ils ont voyagé vers soit la Syrie ou l'Egypte, pour faire du commerce. Qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'ils ont... Pris de Ils ont réussi à faire de l'argent pendant ce voyage, parce qu'ils sont partis pour faire du commerce, donc ils ont réussi à faire de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait mourir mourir Abū Shūba Pendant la nuit, il les a attaqués ses compagnons et il les a tués. Et il a pris l'argent puis il est parti avec. Ok Qu'est-ce qu'il a fait par la suite Il est allé voir le Prophète sallam et il s'est converti à l'islam. S'est converti à l'islam. Alors le Prophète sallam a dit. Al-Mourira, il lui a dit, euh, le prophète a dit à Al-Mourira, euh, en ce qui concerne ton islam, on l'accepte. On accepte ton islam. Le fait que tu te sois converti à l'islam. Toutefois, en ce qui concerne l'argent, c'est de l'argent de trahison, et on n'en a pas, on n'en veut pas. Hein? On n'en a pas besoin. En voulant dire que c'est de l'argent qui, qui vient d'une trahison, et donc on a Pas, on n'en a pas et on n'en veut pas et on ne le prend pas cet argent-là. Parce que c'est de l'argent qui vient euh, d'une trahison. C'est-à-dire, le gars, il a volé cet argent-là et il a tué ses compagnons pour le prendre euh, avant l'islam. Donc, euh, le cheikh, il dit que l'islam, elle n'accepte pas la trahison. D'aucune façon et dans aucun cas. Euh, et le cheikh, il dit. كثره الحديث كي رابورته بار ابو داوود رابورته بار ابو داوود اي لي اتفيت بار الشيخ الالباني اصهاب الحديث مسور ابن مخلم الزي وموقف الآخر كان هناك بين الروم وبين المسلمين ولما أشرف على النهاية تحرك معاوية رضي الله عنه بجيشه يقول إذا انتهى الوقت المحدد نهجم على العدو فركب شيخ على فرسه وكان يسيح الله أكبر وفاء لا غدر الله أكبر وفاء لا غدر فسأله معاوية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم العهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء حسنا حسنا حديث أفضل قال لي ابن احمد ايه الترمذي ايه ابن الجارود ايه لامام الالباني الا اتف في الى اتف في لسند صح حديث با صوليف سلسله الاحاديث الصحيحه اذا الجامع اذا صحيح الجامع الى صحيح الترمذي دونك اذا حديث صحيح ايه كيسك سا Il dit Fatoumata Samouria. Donc, il dit qu'un autre un autre exemple, c'est qu'il y avait une entente entre les musulmans et les chrétiens de Rome. Il y avait une entente entre les musulmans et les chrétiens de Rome. Et lorsque l'entente était presque terminée, Mu'awiyah est parti avec son armée. Ok, et lorsque Et, euh, et Mu'awiyah a dit lorsque le temps termine, c'est-à-dire lorsque le temps du pacte termine ou de l'entente termine, on attaque l'ennemi. Alors il y a un chef qui, euh, qui a pris son, son, son cheval et qui est parti en criant Allahu Akbar, wa la radar. Qu'est ce que ça veut dire waun la radar? Ça veut dire on garde notre parole et on ne fait pas de trahison on voulait dire qu'on n'atteint jusqu'à la fin de notre pacte et notre trêve, et euh, il l'a répété deux fois. Alors Mu'awiyah oui, lui a demandé pourquoi il disait ça, et euh, l'homme a répondu, il a dit j'ai entendu le Prophète wa sallam, qui disait celui qui a un pacte entre lui et un autre peuple alors qu'il ne, qu ne brise pas son, son, son pacte, jusqu'à ce que ça son terme soit arrivé. Ou bien, selon, euh, par exemple, la, selon l'attitude des ennemis. C'est-à-dire si l'ennemi, par exemple, brise le pacte avant la fin, eh bien là, on les attaque. On a le droit de les attaquer dans ce cas-là parce que c'est eux qui ont brisé le pacte en premier. Et donc, Moawya, par la suite, quand il a entendu ça, il s'est arrêté donc pour attendre justement que le pacte soit terminé. Et, de شيخ is Het de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van wa kruis van wa kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis het de kruis van de kruis van de kruis Ok, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le chef il dit que al rabat, le fait de trahir l'ennemi, de faire de, de, de, de la trahison, de manquer à notre, dans, nos, nos ententes, eh ben c'est pas permis. Même avec les koufa et ni avec les autres. Dire, ni avec les koufa, ni avec euh, les musulmans, ni avec personne d'autre. Euh, pourquoi Parce que bien entendu le prophète s'en nous a interdit et Allah nous a interdit de faire de la trahison. Et il a expliqué que de détruire et de briser les choses comme faire sauter les, les bâtiments et de faire exploser les, les, les constructions, les maisons, les, les édifices et les trucs comme ça, il a dit que de la façon dont ces gens-là le font aujourd'hui, il dit que ça c'est totalement incro, imposé, hein, interdit parce que quand on fait ça, on tue des innocents, on tue des enfants, on tue des femmes et donc c'est totalement interdit et en plus on n'affaiblit ne, on ne, on pas et on ne fait rien, c'est-à-dire comme si c'est pas quelque chose qu'on fait, ça, ça, ce n'est pas rien de, de, de bon pour nous et c est, c est, ce n'est pas quelque chose qui nuit vraiment à l'ennemi de la façon qui, qui est satisfaisante, c'est-à-dire dans, dans les règles, ce c'est pas fait dans les règles. Après le sheikh, il dit, «Waqad yafrahu biha al-adu, li tashruihi surat al-Islam ou ahli » C'est ça ce qu'il dit le sheikh. Il dit il dit que les ennemis pourraient même se réjouir du fait que certains musulmans font des actes de ce genre pour pouvoir justement donner une mauvaise image de l'Islam et des musulmans par la suite. «Wa yastarillohu i'lami yanduk dal-Islam » Donc, euh, le sheikh dit que les médias utilisent ces événements-là et ces, ces actions-là contre l'islam, parce que ça donne à l'islam, ceux qui font ça ils donnent une islam, ou bien les médias ils, ils vont donner une islam ils vont donner une image à l'Islam qui est sombre, qui est noire, et qui va donner à l'Islam l'apparence d'une religion qui est euh, corrompue, ou qui, qui, qui, qui amène la oui, violence et qui amène le mal, et ça c'est le fruit de ces actions-là que ces gens-là font, et, allez, ça, ça retourne contre l'Islam et ça, ça retourne contre les musulmans par la suite en c'est ça le problème dans dit par la suite al muslimina an al matl fi Donc le chef, il dit que au contraire, les musulmans devraient adopter un comportement exemplaire dans la véracité, dans le fait d'être véridique, de dire la vérité, et dans les comportements qui sont euh, très, très, disons, euh, élevés. C'est-à-dire d'avoir un très haut com un, un comportement qui est très élevé, très beau, très grand, euh, une bonne, une bonne euh, Un bon comme on dit en arabe, et de faire preuve de fiabilité, d'honnêteté, d'être honnête, d'être fiable, et de respecter nos paroles et nos engagements, nos contrats, nos pactes, nos ententes, et euh, de s'éloigner de tout ce qui pourrait opposer ces, ces caractéristiques-là, hein, comme par exemple les caractéristiques de trahison. Et de mensonges. Et de faire couler le sang. Ça, c'est, c'est des caractéristiques qui ne, n'amènent pas du bien à l'islam, mais qui amènent une, du mal, et qui donnent une mauvaise image à l'islam et aux musulmans. Et, euh, et subhanallah, même les musulmans, parfois, ils sont victimes de ça, parfois, parce que c'est, c'est rendu à un point tel que même certains musulmans ont peur des musulmans. Hein Il y a des musulmans qui ont peur, des musulmans, quand euh, certains musulmans voient un musulman dans la rue qui porte la barbe et qui porte le kamis et qui enfin, y a -il, ils pratiquent l'islam, certains d'entre eux, y a -il, quand ils voient ça, ça leur fait peur. Hein des femmes, des hommes, ils voient des musulmans qui sont pratiquants, qui suivent la sunnah et ils commencent à avoir peur d'eux, parce qu'ils s'imaginent que… Ce sont des gens qui vont faire du mal, ou qui vont faire du terrorisme, ou qui vont faire des actes de violence, ou des trucs de ce genre. Donc, euh, ça c'est le résultat de, euh, de, de la campagne euh, de propagande des médias occidentaux contre euh, ceux qui pratiquent l'islam. Parce que, bien entendu, les médias Euh, ils ne ils vont pas vouloir clarifier les choses mais au contraire ils vont vouloir les euh, augmenter la confusion et augmenter, euh, c'est-à-dire mélanger les gens de plus en plus, hein, leur de, en leur donnant des informations qui sont vraies et qui sont fausses et en les mélangeant ensemble et, hein, euh, et, et parfois ils disent des choses vraies mais ils mélangent avec des mensonges et ils font paraître les bons musulmans ou les pratiquants comme étant des, euh, des gens qui sont extrémistes ou qui sont euh, des gens violons, violents ou fanatiques. Et les musulmans bien entendu sont très influençables actuellement dans, par qu'est-ce qu'ils voient à la télévision, qu'est-ce qu'ils entendent dans les médias et donc ça revient même contre, euh, même contre ces musulmans-là dans le sens qu'ils vont voir tous ceux qui sont pratiquants et qui suivent l'islam comme étant des gens qui sont violents et lorsque tu vas t'approcher d'une personne pour lui dire par exemple le bon conseil pour lui dire par exemple que euh, ce qu'elle fait est haram ou pour lui conseiller d'abandonner un péché ou pour lui dire que par exemple euh, elle devrait appliquer quelque chose qu'elle ne fait pas dans l'islam et eh ben quand on va quand on va approcher une personne pour lui donner le nassihah eh et ben elle elle va réagir d'une façon parfois pour dire comme si elle a peur ou bien comme si elle se sent menacée ou harcelée ou agressée alors qu'en réalité il n'y a aucun harcèlement et aucune violence c'est seulement un bon conseil qu'on peut transmettre à la personne avec gentillesse avec sagesse avec euh, avec euh, le, les exemples du Coran ou de la Sunna et une explication correcte toutefois Euh, la personne, peut-être qu'elle, bon, ça dépend des gens, des fois, parfois, ça peut être une personne qui est vraiment, euh, peureuse, parce que elle, elle, elle, a vraiment été influencée par les, qu'est-ce qu'elle a vu ou bon, entendu, puis qu'elle apporte euh, de ça. Mais il y a d'autres aussi qui vont jouer avec ça. Même lorsqu'il n'y a pas de menace, ou qu'il n'y a pas de euh, danger, rien, elle va manipuler, justement, les sentiments des gens, pour essayer de faire croire qu'elle elle est menacée, dans le but de continuer à faire ce qu'elle veut faire de, de ce qui est haram et dans le but de suivre ses passions. Comme si par exemple, on voit souvent des exemples comme ça, si euh, euh, quelqu'un va aller donner le nasiha à quelqu'un, il va exagérer la situation, comme c'est arrivé dernièrement, euh, j'ai rencontré des jeunes, euh, des jeunes de, de, de l'Algérie par exemple. Et on sait quest ce qui s'est passé en Algérie dans les dix dernières années, les, les, différents, les différents attentats puis toutes les tueries qui se sont produites, donc euh, les, les, bien entendu les couffards ont profité de ces, de ces attentats-là puis de ces événements là pour salir l'image des musulmans et de l'islam et pour faire paraître tous ceux qui pratiquent l'islam, qui ont une barbe qui pratiquent la sunna comme étant des fous ou des fanatiques. Et donc, ils ont réussi à sortir une génération en Algérie, des générations de jeunes euh, musulmans qui, euh, au lieu d'être, euh, disons, euh, comme attachés plus en, de plus en plus à leur religion et euh, avec une, un plus grand, une plus grande compréhension de l'islam, eh bien, on est sorti avec une génération qui, au contraire, même s'enfuit de l'islam. Puis ils s'enfuient de l'islam parfois sous prétexte en utilisant le prétexte de l'extrémisme qui a été fait au nom de l'islam dans ce pays-là donc ils vont dire ah mais tout ce qui s'est passé en Algérie dernièrement c'est à cause des gens qui ont la barbe et qui euh, portaient un qamis court et des trucs de ce genre donc ils vont dire que ça c'est euh, à cause de ces gens-là et donc essayer de s'éloigner de la pratique de l'islam et des gens qui pratiquent l'islam comme il faut. Bien entendu, ces gens-là, ils ne distinguent pas entre ceux qui sont salafis et qui suivent la voie des salaf et qui sont loin des bid'ahs et qui sont loin des, euh, des des groupes de khawarij qui tuent les musulmans sans preuve et sans, sans, sans raison, hein, et ils ne distinguent pas entre les euh, gens qui suivent la vérité et ceux qui sont sur le batil. Et donc ça, ça fait en sorte que, il mélange tout. Et donc moi, quand j'ai entendu ces commentaires-là de la part de certains de ces jeunes, de ces jeunes Algériens, je leur ai expliqué que, allez, si, si ces gens-là ont fait du tort, hein, par exemple quelqu'un qui a la barbe, euh, il a fait du tort à sa famille ou qui a tué ou qui a volé ou qui a fait, peu importe ce qu'il a pu faire, eh ben c'est pas une raison pour abandonner l'islam. Parce que le péché de ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait En tuant les innocents, en, en violant des femmes, ou en faisant d'autres péchés et d'autres crimes ben c'est lui-même qui l'a fait, et c'est contre lui. Ça revient pas à l'islam. C'est-à-dire, il faut pas blâmer l'islam pour les crimes de certains égarés et de certains ignorants qui tuent des innocents au nom de la religion. Hein Et souvent, quand j'ai parlé avec des coufards et qu'ils, par exemple, il me posait des questions au sujet de l'Islam, et il me disait, oui mais dans votre religion il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui, euh, qui font des meurtres au nom d'Allah, au nom de la religion, et je leur répondais parfois, je me disais, oui mais ça c'est pas l'Islam, qu'est-ce que des gens font au nom de l'Islam, ça ne veut, veut pas dire qu'il faut accuser l'Islam, de qu'est-ce que ces gens-là ont fait, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas à une religion aujourd'hui, qui sont euh, athées ou laïcs par exemple et euh, ils se battent et ils font des guerres au nom de la liberté, au nom de la, des droits, au nom de la démocratie, hein. ils violent des femmes, ils tuent des innocents, hein, des femmes et des enfants. Est-ce que vous, vous allez rejeter la, la démocratie, les droits de l'Homme et la liberté parce qu'on a tué au nom de la liberté et parce qu'on a tué au nom de la démocratie et parce qu'on a tué au nom des droits de l'Homme par exemple Ça c'est leur valeur à eux, c'est leurs principes, qui sont souvent, qui ont des, des côtés qui sont euh, qui sont positifs, mais qui ont un grand côté négatif également, qui, qui emporte même sur le bien qui sont dans ces principes-là. Et donc c'est pour ça que nous on les rejette parce qu'il y a beaucoup d'aspects de ces principes-là qui sont contraires à la, à la, à la, à la perfection de l'islam et qui sont contraires aux règles de la religion d'Allah. Mais c'est juste un exemple pour leur faire comprendre que C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose au nom de la liberté que quelqu'un fait quelque chose. On au... C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose au nom d'une certaine chose, d'une chose en particulier, qu'il faut accuser euh, euh, cette chose-là. Tout le monde qui euh, en fait partie. <rire> une âme. Bon, pour donner un exemple encore peut-être plus, plus clair encore, si quelqu'un, par exemple, un médecin. Euh, après des expérimentations sur des cobayes humains, il voulait faire des tests sur des êtres humains, au nom de la médecine, il a tué des innocents, hein, par exemple. Est-ce qu'il faut blâmer la médecine hein, Par exemple, euh, dans, le temps des, dans le temps de la deuxième guerre mondiale en Allemagne, il y a des scientifiques, des médecins qui faisaient des tests sur des, sur des corps d'êtres humains hein, pour tester de nouveaux médicaments ou d'autres trucs, et ils utilisaient des euh, des prisonniers hein, pour les tester, et ils tuaient des êtres humains comme ça au nom de la médecine, au nom de la science. Est-ce qu'il faut condamner la science Est-ce qu'il faut interdire la science Ou est-ce qu'il faut détester la science et la médecine à cause de, de l'action de ces médecins-là, à cause de l'action la, de, de ces scientifiques-là Ça c'est le le crime de ces gens-là, ça revient sur eux. Ça ne revient pas sur la médecine, ça ne revient pas sur la science. Eh bien, c'est la même chose pour l'islam. Qu'est-ce que ces gens-là font au nom de l'islam Ça revient sur eux et non pas sur l'islam. C'est leur erreur et l'islam a condamné ce qu'ils font. La même chose pour ceux qui font, par exemple, euh, du, du terrorisme ou qui tuent des gens et qui prétendent être salafis. Hein, et le blâme et le, le, le mal de qu'est-ce qu'ils font, ça retourne pas sur la darwa salafia et la voie des salafs, mais ça retourne sur eux, ceux qui ont fait ça, parce que les salafs sont innocents, et sont, se désavouent de ce que ces gens-là ont fait en son nom. Donc c'est juste pour faire comprendre, ça c'est un principe, que les kuffars, ils, ils, ils font de la manipulation, ils jouent avec ça. Tu vois, ça c'est une façon qui, donc, euh, de faire une propagande contre l'islam, de faire porter ou de mettre sur le dos de l'islam tout ce que les musulmans font au nom de l'islam. Comme si par exemple un musulman euh, tue ou un musulman boit de l'alcool ou un musulman, euh, par exemple mange du porc ou un musulman euh, fait, je ne sais pas moi, une, une femme musulmane qui fait de la prostitution par exemple, ou des trucs comme ça, est-ce qu'il faut blâmer l'islam ou accuser l'islam de ces péchés-là Non, parce que l'islam a condamné ces choses-là, l'islam a interdit ces choses-là, et c'est pas parce que les musulmans font ces choses-là que l'islam le permet ou que l'islam l'approuve, et que les musulmans les approuvent, non, on rejette ces choses-là, c'est interdit dans notre religion et on est contre ces choses-là, même si certains le font, d'accord Donc. Euh, <rire> c'était comme une parenthèse pour faire comprendre ce point-là, et pour faire comprendre que l'Islam c'est tout à fait le contraire de ces attentats-là et de ces, ces formes de terrorisme-là, au contraire l'Islam c'est l'honnêteté et de respecter sa parole et au contraire de ne pas détruire mais de construire hein, et d'appeler les gens à la vérité, d'appeler les gens au tawhid, d'appeler les gens à la summa gens avec la bonne méthode, avec le chikma, la sagesse et la connaissance et la compréhension. Après le Sheikh dit l'islam jihad un jihad jihad, un jihad, il y وتبين لهم وتشرح لهم فإن هداهم الله دخلوا في الإسلام فهذا هو المطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الشيخ في الفكر الإسلام أخبر الجهاد كنبل إلا الإسلام أخبر الجهاد qui est propre, et on annonce aux gens qui ne sont pas musulmans, avant de les combattre, on les appelle à l'islam, on leur annonce et on leur dit ouvertement, et on leur clarifie l'islam pour eux. Si Allah les guide et qu'ils entrent dans l'islam, alors ça c'est ce qu'on a voulu, c'est ça, ça le but, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme est guidé à cause de toi, c'est-à-dire si Allah fait de toi une cause pour la, pour la guidance d'une personne, c'est mieux pour toi que tous les chameaux rouges, hein, que tous les chameaux rouges sur la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire les chameaux rouges Ça, ça veut dire hein, que, que c'est mieux pour toi que tous les meilleurs, les plus grandes, les plus, les plus belles richesses de ce monde. C'est parce que à l'époque du Prophète La plus grande propriété, la plus grande, la chose que les gens possédaient à cette époque-là, qui avait de plus de valeur pour eux, c'était les chameaux rouges. Les chamelles rouges, on appelait. al C'était comme si aujourd'hui, tu, tu, parles d'avoir une Mercedes, ou une Rolls-Royce, ou bien, euh, une Ferrari, une voiture vraiment dispendieuse, luxueuse, et ben, à l'époque, c'était la plus grande richesse que quelqu'un pouvait posséder. Plus tu avais de chameaux, plus tu étais considéré comme une personne riche hein, et c'était considéré comme une grande valeur. Donc c'est pour faire comprendre que si tu guides une seule personne, c'est-à-dire si tu, Allah fait que tu es la cause de la guidance d'une seule personne, c'est mieux pour toi que tout, euh, tout ce qui est dans ce monde. Et la guidance d'une seule personne, ce que ce soit, il y a que tu guides la personne à l'islam c'est un kafir qui rentrait à l'islam à cause de toi, ou bien un musulman qui était perdu et qui est revenu à l'islam, à la pratique, à cause de toi, il ne faisait pas la salat maintenant il fait la salat, il ne pratiquait pas euh, par exemple tel sunnah, maintenant il la pratique. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et bien tu as une ajr là-dedans, tu as une récompense là-dedans. Après le a dit, fa inu On a dit s'ils si répondent à l'appel, ça c'est ce qu'on a voulu, c'était ça le but. Puis si, euh, les amis al-qasb, ils ressemblent au rusul, qu'ils aillent à tous les nains, soit ils craignent et ils ont le but, s'ils si répondent, c'est ça le but, parce que le but d'avoir envoyé les messagers, Allah, pourquoi il a envoyé les messagers? C'est pour amener les gens à la guidance, et pour les faire sortir de l'obscurité, vers la lumière. Donc, le but, c'est pas de les tuer. Le prophète Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas envoyé les messagers pour tuer les gens. Il a envoyé les messagers pour les appeler à la vérité, pour les appeler à la lumière, pour les faire sortir des ténèbres de l'obscurité. Et donc, le chef dit « du Wal-Kasbodoub-Jihad. Et Allah, aucun matin. Deze <mul kufri> <mul kufri> chef in de koufri, en dat is het doel van de koufri, en is het doel van de koufri. De koufri, en dat de koufri, de la vers en Et ça c'est une grande de Il dit, dat is de en أو جماعة فكم لا ينام من الأجر وكم يعلو عند الله تبارك وتعالى يرفع c'est une grande récompense peu importe que cette nation a été guidée par une personne ou par un groupe de personnes, eh bien ces gens-là auront une grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et euh, ces gens-là vont être élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Al-Mujadala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire élever en degré, ceux qui ont cru et qui ont reçu du ilm. الشيخ ويرفع الله المجاهدين درجات يقول الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ولكن الجهاد الشريف لا جهاد الغدر والخيانة إلا le il dit Allah, il va élever les en het islam is het ضرر zegt dat Allah, dans le jihad. Allah il va les en Et Allah il dit dans les 15, en Allah en Allah en Allah en Allah en Allah en Allah en Allah en Allah en Allah Allah a préféré les Mujahideen, ceux qui luttent avec leurs biens et avec leurs personnes par rapport à ceux qui sont restés chez eux, les, Allah les a préférés et il les a élevés à un degré, et il a, et Allah a promis toutefois la meilleure récompense à tous les deux, C'est-à-dire à ceux qui sont restés chez eux et à ceux qui sont partis pour lutter dans son chemin, Allah a promis la récompense. Donc, Allah a promis la bonne récompense à tous les deux. Mais, toutefois, ceux qui ont été, qui ont lutté dans le chemin d'Allah avec leurs biens, avec leurs personnes, eh bien, ils sont quand même, ils auront quand même une plus grande récompense par rapport à ceux qui sont restés. Derrière. Et, euh, le chef, il dit ensuite, mais c'est pas n'importe quel djihad. C'est pas le djihad de qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui, qui disent qu'ils font le djihad. De faire exploser des bombes, de faire des attentats kamikazes, ou de faire des attentats terroristes. Ils tuent des gens n'importe comment, n'importe où, n'importe, n'importe quoi. Ça, ça n'a rien à voir avec le djihad. Même si ces gens-là, ils essaient de le faire rentrer dans le djihad, Et de mettre dans le djihad qui n'en fait pas partie, ça n'a rien à voir avec le djihad. Et donc le djihad, c'est ce un djihad qui est noble. Le vrai djihad, c'est un djihad qui est noble. Et le vrai djihad, c'est un djihad qui n'est pas fait avec de la trahison et des mensonges et de la tromperie, et de la lâcheté. Hein, comme ces gens-là qui sont des lâches, qui mettent des bombes et qui attaquent des innocents sans même prévenir et sans même dire rien. Hein, ils mettent ça comme ça, ils attaquent comme ça, hein, par surprise, des innocents. Et donc ça, c'est des gens qui sont vraiment des lâches. Et des gens qui n'ont aucune pitié aucune honte. Et qui n'ont, et c'est ça, ce qu'ils font n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Donc, il euh, y a un point aussi, que c'est que parfois il y a des gens qui, qui pensent que ces gens-là, ces gens-là qui font le terrorisme, On les déclare koufars. On les déclare pas koufars. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait des actes de terroristes, qu'ils sont koufars. Ils ont juste été euh, des musulmans qui ont dévié, qui ont fait des bid'ahs et qui ont euh, fait des péchés, des choses haram ou des innovations. Mais on dit pas qu'ils sont en dehors de l'islam. ok C'est parce qu'ils ont été trompés dans leur compréhension et dans leur croyance. D'accord? Parce que c'est c'est à cause, des fois à cause de leur ignorance, et des fois c'est à cause de leur passion. Donc, euh, on ne dit pas qu'ils sont coups froids d'accord Ce qu'il y a, c'est l'attitude opposée, l'attitude contraire de certains. Hein, ils disent, ah, ces gens-là, ils font ces attitudes-là, ces actions-là, ils tuent des innocents. Et surtout, si quelqu'un, il a été victime, lui-même ou ses un de ses proches, par exemple, à l'endroit où il y avait une explosion, ou un attentat, Soit lui, il a été blessé, ou bien sa femme, ou son fils, ou sa fille, ou son frère, ou son père, ou quelqu'un de sa famille. Et là, il le prend, comme je disais tout à l'heure, il le prend, il le prend, ça personnel. C'est Allah qui a prédestiné qu'il allait être à tel endroit, ou que la personne allait être à, être à tel endroit à tel moment. D'accord Et c'était écrit qu'il allait euh, subir cette, euh, cette blessure-là ou cette attaque-là, ou bien qu'il allait mourir à ce moment-là. Ça, c'est pas D'accord Toutefois, euh, il faut pas prendre ça pour essayer de, par la suite, euh, disons, s'objecter à, à la destinée, à la prédestination, comme certains parmi les gens euh, font parfois quand ils ont un malheur qui les atteint. Ils, ils disent, ah, mais pourquoi Allah a fait ça Pourquoi Allah a fait que que euh, je, je sois blessé ou que mes fa ma famille soit blessée ou des trucs comme ça, ça c'est Allah qui a destiné ça, et ça c'est prédestiné, donc il faut juste accepter ça et se soumettre, d'accord, mais il euh, y en a qui qui n'ont pas cette compréhension-là, et cette, cette patience-là, et cette endurance-là, et quand ils subissent donc ces malheurs-là, au lieu de s'en remettre à Allah qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à blâmer Allah Subhanahu wa Ta'ala et critiquer Allah wa Ta'ala. Et même, parfois, ils commencent à faire le coufre. hein Ils rejettent la foi en Allah wa Ta'ala. Ils disent, ah, moi, je crois pas à cette religion ou en l'islam. Euh, des gens qui tuent des innocents et qui font des attentats terroristes, euh, c'est une religion de fou. Des, des musulmans qui réagissent comme ça et qui disent des choses comme ça à cause d'une chose qui leur est arrivée personnellement. Pour eux, c'est-à-dire si c'était arrivé en Chine, ou si c'était arrivé en, en, je sais pas moi, en Burkina Faso, ou une autre place, loin de chez eux, ils n'auraient rien, ils rien dit. Mais le fait que ça arrive devant lui, ou à côté de quelqu'un de, de sa famille, là, il, il, il rejette la foi à cause de ça. Et ben. Ça, c'est parce qu'il n'a pas eu une foi, c'est-à-dire il n'a pas la foi, cette personne, si elle est capable de rejeter la foi à cause d'un malheur qu'il a atteint, c'est parce qu'il n'a pas la foi. S'il y a un imbécile ou un égaré ou un ignorant ou une, une personne qui est perdue qui fait une, exploser une bombe au nom de l'Islam quelque part, c'est n'est pas la faute de l'Islam, c'est la faute de cette personne qui s'est déga... déviée, qui a fait ce crime et qui a tué des innocents. Donc, il faut pas en vouloir à Allah subhanahu wa ta'ala, ni à sa religion pour ça, mais il faut en vouloir à celui qui a commis ce, ce geste, et cette, cette, cette action-là, et c'est lui le coupable, et non pas l'islam. Donc, il y a des gens comme ça, ils savent pas faire la limite. Mais, le fait que je dise ça, pourquoi? Parce que l'attentat en lui-même, c'est, haram, et c'est un péché. Et le malhage de ces gens-là, C'est un manhaj qui est basé sur l'innovation et l'ignorance. Donc, même s'ils sont égarés, mais on ne dit pas qu'ils sont des kouffars pour avoir fait ça. C'est comme l'homme, par exemple, qui a euh, tué 99 personnes. Il a tué 99 personnes Subhanallah Ça, c'est la même chose que celui qui a mis une bombe quelque part, puis qu'il a fait exploser, euh, il, a fait, il a tué, en, en faisant exploser cette bombe, 99 personnes. Et là, il cherche, l'homme a dit, est-ce que j'ai un moyen de me faire, de me repentir, est-ce que je peux me repentir Il est allé voir un Abed, un homme qui faisait beaucoup de prières, qui adorait Allah, comme un moine, hein mais il, il prie beaucoup, mais il est ignorant, il connaît pas l'Islam, il ne connaît pas la religion d'Allah. Alors il lui a demandé à cet homme, est-ce que j'ai une repentance L'homme a dit, il n'y a pas de repentance pour toi, tu as tué 99 personnes. Tu penses qu'il y a une repentance pour toi? Alors lui il a entendu ça, il a dit ça, si j'ai pas de repentance, un, un de plus, un de moins, ça n'a pas changé grand chose, alors il lui a coupé la tête, ça, faisait, ça a fait ça. Et là il est parti dans, dans son chemin encore une fois. Et là, il, il est arrivé à une personne qui était un savant de l'islam, un savant dans la religion. Et là, il lui a demandé j'ai tué cent personnes. Est ce que j'ai une repentance, oui ou non? L'homme lui a répondu, il a dit oui tu, oui, tu as une repentance. Alors là, il a dit ok, d'accord, qu'est-ce que je dois faire Et ça, ça montre la, la, la, la, le mérite du savant par rapport à l'adorateur qui est ignorant. Hein? Donc le savant, il lui a dit, si tu veux te repentir, va dans la ville, une telle, telle, telle ville, où les gens prient Allah, ils adorent Allah et tout ça, et va là-bas adorer avec eux. Donc il est parti en chemin. Il est parti en chemin pour aller là-bas et il est mort en chemin. Et après, les anges sont venus, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment sont disputés à son sujet pour savoir lequel des deux allait le prendre. Est-ce que c'est les anges du châtiment ou les anges de la miséricorde? Et, euh, et finalement, il était plus près de, de, de l'endroit de où il s'en allait pour se repentir. Et donc, les anges ont les anges de la miséricorde ont pris son âme et donc il est Euh, il a été euh, accepté et yani, au paradis, inshaAllah. Donc, c'est juste pour dire que, c'est juste pour dire que quelqu'un qui tue d'autres personnes, hein, il y a des rulafas comme Al Hajjaj qui a été connu comme étant hein, un homme qui a fait couler le sang yani. et il a même tué des sahaba. Donc, c'est pour dire et malgré tout, hein, ils n'ont pas déclaré euh, Al Hajjaj comme étant un caster. A, a, le meurtre c'est un péché c'est un des plus grands péchés après le shirk subhanahu wa ta'ala dit wa lillahin lai lai yadouna maa allahi ilahen ahr wa lai yaktuluna nafsalati harba allah illa bilhak donc de tuer déjà de tuer déjà c'est ce que c'est le un des plus grands péchés après le shirk c'est le, le c'est ce péché là qui est le plus grand mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui le fait devient cancer, on a dit non, parce que c'est seulement le shirk qui fait que quelqu'un demeure éternellement en enfer, hein, donc si quelqu'un fait euh, des attentats terroristes comme ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'il est cancer. Et on, on a l'attitude des, des, des gens, c'est comme ils ont l'action, ils voient l'action de ces gens-là, et ils ont eux comme réaction, à, ah, ce pas des musulmans, ceux qui font ça, ce pas des musulmans. Souvent, c'est des gens qui disent ça. C'est des gens qui n'ont pas la connaissance de l'islam. Ou bien, ils vont voir, par exemple, que dans le pays, le gouvernement fait des injustices ou fait des choses qui sont pas correctes. Et bien, ah, ça, c'est pas, pas, pas des musulmans qui font ça ou c'est pas un gouvernement musulman parce qu'ils font des péchés. Mais ça, c'est pas basé dans le sens d'après ce que je comprends parfois de l'attitude de ces gens-là, parce que c'est des gens ordinaires, ils n'ont pas étudié l'islam en général. Ils disent ça pas dans le sens qu'ils sont pas musulmans en dehors d'islam, style Ou bien, ils disent ça dans le sens que, euh, dans le, ils disent ça dans le sens qu'ils sont pas des vrais musulmans croyants, des bons croyants, des bons pratiquants, dans ce sens-là. Ou bien, ils disent ça dans le sens qu'ils agissent comme des koufars. Pas nécessairement qu'ils sont des koufars, mais qu'ils agissent comme un kafir agit. Ça, il y a une différence entre le fait de dire à quelqu'un, tu es un kafir, et le fait de dire à quelqu'un, tu agis comme un kafir. Voilà. Il y a une différence, il y a des fois, les gens ne comprennent pas les différences, mais il y a des gens qui disent ça, ah, ceux qui font les attentats ou ceux qui font ci ceux qui font ça, c'est des koufars, non, on n'a pas le droit de dire ça. Celui qui est kafir, c'est celui qui rend halal le fait de tuer, bon, quelqu'un pourrait dire à lui, il rend ça halal, il fait des attentats, sauf que… Comme j'ai dit, c'est des gens qui ont une choubha, c'est des gens qui ont été trompés dans leur compréhension de l'islam. D'accord Et c'est ça la bidah. Elle te fait voir la, le, le, le, le mal comme si c'est bien. Elle te fait voir le bien comme si c'est mal. Donc c'est des gens qu'il faut corriger, qu'il faut expliquer. Même les khawarij à l'époque Ali et Abi Talib, quand ils sont sortis, puis quand ils ont commencé à tuer les musulmans, Ali ibn Abi Talib les a combattus, mais il les a pas déclarés koufa. Walaykum as Donc c'était pour faire comprendre ce point-là. Ensuite, le Cheikh il dit, Walaykum as wa Ensuite on a une autre fatwa. Et cette fatwa c'est une fatwa du Cheikh Saleh ibn Rahman al-Sadlad. Donc à sheikh, fadilate cheikh, cheikh Saleh al lui a posé la question, C'est quoi le verdict au sujet de celui qui permet ou qui se euh, permet de tuer euh, ou de, de, de faire couler le, le sein des, des innocents euh, des, des gens qui avec qui on est en paix parmi les kufars et parmi les musulmans la réponse c'est seulement les khawarij qui se permettent de faire couler le sein des musulmans et les khawarij aussitôt ils se sont mis à l'âge Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il y a un seul qui s'appelle قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم من يعدل إذا لم اعدل ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئبئ هذا رجال تحقرن صلاتهم مع صلاتهم وصيامكم عند صيامهم ورهبان بالليل فرسان بالنهار يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام السهم لا يجاوز حنجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فإذا خرج منه لا يعودون حتى يعود اللبن إلى الدرع دونك ici le chef explique les xarj leur origine Ils sont, ils sont apparus à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawaris sont apparus à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un homme qu'on appelait Zul Khuway Ok Et cet homme-là, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sois juste. Hein, donc il accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'injustice. Il accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir bien distribué les butins. De guerre, hein, de ne pas avoir donné la, les, les butins à ceux qui le méritaient réellement. Donc il l'accusait d'injustice. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, si moi je ne suis pas juste, qui donc sera juste après moi Hein, parce que c'est le messager d'Allah. C'est celui que Allah, à qui Allah wa a donné la, la, la révélation. Donc il doit être juste c'est certain qu'il est juste. Donc, <coughs> le prophète sallallahu alaihi wa sallam, après avoir répondu ça à, à cet homme, il lui a dit, ou bien il a dit en s'adressant aux sahaba, de cet homme-là, il va sortir des gens, des hommes. Et si on compare leur prière à votre prière, en parlant aux sahaba, si on compare la prière de ces gens-là qui vont sortir à votre prière, vous, les sahaba, eh ben, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. C'est-à-dire que leur prière va être plus que vos prières. Et votre, leur jeûne va être plus fort ou plus que leur jeûne à eux. C'est-à-dire, leur jeûne à eux va être plus que votre, votre jeûne à vous. C'est-à-dire plus que le jeûne des Fahabas, Ils vont être des, comme des moines la nuit, et des combattants, des Euh, chevalier le jour Ruhbanen bij de nacht, Furstanen bij de dag. La nuit ils vont prier ils vont, ils vont faire ze gaan naar de kamer. Ze gaan naar de kamer. et gaan naar de kamer. Ze gaan naar de kamer. Ze de combattre. Ils lisent le de et euh, ça ne dépasse pas leur gorge, ça ne va pas plus bas que la gorge, ça ne va pas dans leur cœur, et ils ne lisent pas avec compréhension et connaissance, et ils, ils ne suivent pas l'explication de, des salafs et des sahaba comment comprendre le Coran. Et euh, ils vont sortir de l'islam comme la flèche sort de l'arc, lorsqu'il est sorti il n'y revient jamais. De la même façon que le lait, lorsqu'il sort du sein, eh bien il ne rentre, il ne peut plus rentrer à l'intérieur. C'est comme un exemple pour dire que ces gens-là, c'est des extrémistes. Ils sortent de l'Islam aussi vite qu'ils en sont entrés. Et souvent ça, c'est le cas quand on voit les jeunes qui entrent dans l'Islam et qui rentrent avec cette tendance de Khawarij. La première chose qu'ils apprennent en rentrant dans, en commençant à pratiquer, soi-disant, c'est de déclarer qui est kafir et qui n'est pas kafir, euh, et d'adopter de, de, cette attitude-là de dureté de, de dureté dans la religion. Et puis, euh, même on voyait dans les médias, ils parlaient, ils disaient comment, comment on fait pour euh, détecter ou remarquer si quelqu'un commence à devenir un, un intégriste ou quelque chose comme ça, ils ont dit si vous voyez qu'il commence à changer sa, sa, sa tenue vestimentaire pour adopter une tenue vestimentaire euh, plus euh, orientale ou plus... Euh, il y a les, euh, ouais, c'est ça, il dit, ah ça, ça, ça, ça c'est un signe. Comme si là le frère, s'il si commençait à porter le chemise pour aller dehors et mettre un, un chapeau comme ça, là, les gens à dire, ah ça enfin, y est lui, il commence à devenir un intégriste que c'est comme ça, il il fait de donner des, euh, des étiquettes. Et ça, c'est pour envoyer des messages aux parents, des fois, pour dire aux parents musulmans, attention à vos enfants, si vous les voyez avec la barbe, si vous les voyez commencer à porter des euh, kamis, ou bien commencer à couper les pantalons, ou des trucs comme ça, faites attention, il est en train de devenir un extrémiste, il est en train de devenir ci, il est en train de devenir ça. Pour faire peur, en fait. Parce que de suivre ça, c'est suivre la Sunna, ça n'a rien à voir avec l'extrémisme. Toutefois, nous on parle des khawarij ceux qui ont dévié, et les khawarij leur, leur, leur déviation, ça commence dans leur compréhension de l'Islam, non pas dans leur façon de s'habiller seulement, parce que c'est vrai que ceux-là, ils avaient la barbe, ils avaient la prière, ils faisaient beaucoup d'adorations, etc., mais pas dans les limites de la Sunna, pas dans les limites, dans les limites du Coran et de la Sunna, donc il ne faut pas mélanger entre ceux qui ont dévié et qui, ont, et qui sont égarés de la sunnah et ceux qui veulent pratiquer la sunnah. Donc euh, euh, parmi les khawarij, il y a des ulama qui ont utilisé ça comme un exemple, okay Ils ont dit que, il y en a certains ulama qui ont dit que ce sont des koufars, Mais, c'est pas la majorité. La majorité des ulamas, ils ont dit oui, ce sont des musulmans, mais ils ont dévié dans la question de l'islam, etc. Dans la question de takfir, et la question de khuruj, et des choses de ce genre. Après, le chef, il les... dit, attends, ici il y a une note. Oui, c'est ça. Le Cheikh Obeyd al il a fait une note ici. C'est qu'il dit qu'au temps du Prophète, les, les Khawarij n'existaient pas. Toutefois, cet homme-là, c'est lui qui est à la base des Khawarij. C'est ça, ça la note du Cheikh Obeyd à ce sujet-là. Et euh, après, il dit Quand il dit, رضي الله عنه وطلبوا بمطالبات وذهب اليهم ابن عباس ودعهم فرجع نصفهم ثم قاتلهم علي يوم حوراء وانتصر عليهم وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في هذه الفئه رجلا يقال له ذفسدية فبحثوا فبحث عنه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 Et euh, quand ils sont sortis, ils ont demandé, ils ont eu quelques demandes, et qu qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est que comme on a déjà expliqué, Ibn Abbas est sorti, puis il les a rappelés à revenir à la Sunnaf, et la moitié d'entre eux sont revenus, ou bien euh, presque la moitié, et le reste, eh ben, ils ont combattu Ali le jour de Khawra. c'est une bataille qu'on appelle Marakat. Euh, al-Nahrawan, al-Nahrawan, c'est le jour de Nahrawan. Et Ali a eu le dessus sur eux, il les a écrasés, comme le Prophète sallallahu alaihi avait annoncé ça. Et Ali, qu'est-ce qu'il a dit que quand il allait avoir cette bataille, non, le Prophète sallallahu alaihi avait dit que lors de, lors de cette bataille, il allait avoir un homme qui allait avoir le, un bras coupé, Et le bout de son bras, c'est comme euh, le bout d'un sein. Alors, ils ont cherché l'homme qui allait avoir euh, le bras coupé comme ça, qui allait avoir euh, cette description-là, parmi les morts, et ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé parmi les morts. Alors, Ali a dit Allahu Akbar, et il a dit Alhamdulillah, que je n'ai combattu que, que le groupe qui a transgressé Ali. Parmi les groupe de musulmans. Donc il était content d'avoir, disons, accompli cette, cette prédiction du prophète sallallahu wa sallam qui avait déjà prédit que le, un groupe de, des musulmans allait combattre ce groupe-là qui a exagéré, qui a transgressé. Après, le chef est dit, يسمون جماعه التكفير والهجره وجدوا في مصر وغيرها ومذهبهم وعقيدتهم ان كل من يعيش في ظل حاكم يحكم بالقوانين فانه يعتبر كافرا مثله فيستبيحون دمه بل انهم يستبيحون دم النساء والاطفال فهم يرون ان هؤلاء يستباح نساءهم أقفالهم وكذا من يعيش في ذل حاكم كما يقولون ولو كان مسلما لكنه تظهر, من أو تظهر في بعض بلدانه المعاصي فيعتبرون من يرتكب هذه المعاصي كافرا والحاكم كافرا ولا يبقى مسلم على وجه الأرض سواهم وهم يتقربون بقتل هؤلاء Le sheikh explique c'est quoi leur bi c'est quoi leur fondement leur principe le fondement de leur aqida c'est le takfir de déclarer quelqu'un cafr parce qu'il fait des péchés Et euh, ce groupe-là, s'il voit par exemple euh, des gens qui font des péchés, il déclare que ce sont des koufars. Et il y a un groupe qui est sorti à une certaine époque, par exemple en Égypte, qui s'appelait Djamma'atut euh, takfir wal hijra, ou bien al-hijra wat takfir, je pense que le chef c'était Shukri, Mustafa Shukri ou quelque chose comme ça. En tout cas, un, un groupe en Égypte, Et euh, ils sont en Égypte, mais pas seulement en Égypte, il y en a eu d'autres ailleurs aussi. Et leur madhhab, leur aqibah, c'est quoi C'est que toute personne qui vit sous le gouvernement ou la dirigeance d'un gouverneur qui juge selon les lois faites par les êtres humains, par les, les, les lois humaines, <coughs> ils ne considèrent qu'un fait, et ils décident, ils disent qu'on a le droit de, faire, de prendre son sein, c'est-à-dire on a le droit de le tuer. Et ils croient même que c'est permis de tuer les femmes et les enfants. Et ils voient que, donc, on a le droit de tuer les femmes et les enfants. Et ils disent que celui qui vit sous le jugement ou le, le, le, la dirigeance d'un gouverneur, même si les musulmans, mais que dans ce, ce, ce pays-là, il y a des péchés qui sont faits ouvertement, eh bien eux, ils considèrent que celui qui fait ces péchés-là, Est un kafir. Et le dirigeant est kafir. Et donc, il n'y a personne qui reste musulman sur la terre excepté eux. Et, euh, ils se rapprochent à Allah. Ils pensent qu'en il, il pense qu tuant ces, ces gens-là qui font ces péchés-là, et en tuant ces dirigeants-là, ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah. Et ils considèrent que ça, c'est une obéissance à Allah et un moyen de se rapprocher à Allah. Et donc, ils croient que celui qui parmi eux se fait tuer, il est un martyr, et celui, euh, qui, celui qui les tue euh, sera en enfer. Hein, ça c'est leur Aqida. Et, et j'avais lu, lu un texte qui avait été publié sur internet, je pense que c'est les Ahdash qui ont publié ce texte-là, ou bien c'est des de, gens de cette tendance-là, et ils ont fait un texte, euh, le titre c'était « Qu'est-ce que le wahhabisme ?» hein ou « Qui sont les wahhabites ?» ou quelque chose comme ça. Puis dans la liste, ils ont mis une introduction dans ce texte et dans l'introduction, ils ont marqué toutes les, les organisations ou les groupes de takfir et, de, de, de, de et les groupes de, de bid'a. Ah, et ils ont essayé de créer des liens entre eux et de dire que ah, tous ces gens-là sont des wahhabites. Hein, ou des salafis. Donc on a vu, ils ont marqué par exemple le groupe d'Hijra wa taqfir, ils les ont mis avec les Wahhabiyah. Euh, ils ont marqué Osama bin Laden, ils les ont mis avec les Wahhabiyah. Ils ont mis le groupe du fils en Algérie, ils les ont mis avec les Wahhabiyah. Ils ont mis le GIA et d'autres groupes avec les Wahhabiyah. Et en réalité, ça n'a rien à voir. Hein, comme on a déjà expliqué plein de fois, et c'est ça leur ruse de mélanger les gens avec toutes sortes de, euh, de, de, de, de en faisant des, des, des relations qui n'existent pas hein, et en prétendant qu'il y a un lien entre ces choses-là donc euh, là il y en a c'est juste pour faire savoir que si vous voyez des gens qui accusent vous trouvez des sites dans l'internet où on accuse euh, les Wahhabis de faire ces choses-là eh bien sachez que c'est des accusations fausses, des blasphèmes, des mensonges. Alors les les et les témoins sont les chouarifs, et dans Et les témoins, ils ont le de leur des et de et بل هم حاقدين عليهم وإن تمكنوا منهم قتلوهم ونهبوا أموالهم لأنهم يرون أنهم كفار فهم يرون أنهم في هذه الدنيا كفار وفي الآخرة مخلدون في النار كما يخلد أهل الشرك وكل هذا مخالف لمن ذهب أهل السنة والجماعه والجماعة فاستباحه دماء الآمنين هي عقيدة الخوارج وإلا فالآمنون لا يجوز التعدي عليهم فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إما تخافن من قوم وإما تخافن من قوم خيانة فاندف إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أي لا تكونن أنت أيها وأيهم لا أنت وإياهم على سواء إن كل واحد منكم حرب كل إن إن كل واحد منكم للحرب للآخر <تصفيق> نعم. Après le chef, il dit donc que Leur apparence, c'est quoi C'est quoi leur apparence, les, les caractéristiques qu'ils ont Ils ont la dureté, ils exagèrent dans les questions de religion, hein. Ils, sont, ils sont religieux, mais d'une façon exagérée. Et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ils ils ont de la haine dans leur cœur contre les gens qui font des péchés. Et bon, ça c'est dans un sens, c'est normal, dans un certain sens, qu'on n'aime pas les péchés et ceux qui les font. Toutefois, la distinction entre eux et les gens qui sont des menines et qui suivent la Sunna, c'est que euh, on est, euh, eux ils n'appellent pas ces gens-là qui font des péchés à Allah C'est-à-dire qu'ils n'en font pas de darwa, ils les détestent, ils ont de la haine contre eux, mais ils ne les appellent pas à l'islam, ils ne leur donnent pas le bon conseil, ils ne leur donnent pas le nasihat. Donc ça, c'est pas correct. Et donc, euh, ils les détestent et s'ils si sont capables de les tuer, ils les tuent. Hein, et ils prennent leur, leur bien parce qu'ils voient que ce sont des forts. Donc, euh, ils voient que dans cette dounière, ils sont des forts, et que dans l'au-delà, quand ils vont mourir, ils vont être éternellement dans le feu de l'enfer comme les gens qui ont fait le shirk. Donc, ça c'est. Une, une voie qui est contraire à la voie de l'Ahl al-Sunnati wa al parce que personne ne rend licite le sang des fils d'Adam excepté les khawarij Ce n'est pas permis d'attaquer les civils, les gens qui, euh, qui sont en, en, en paix et en sécurité, qui ont la paix, qui ont une entente de paix entre nous et eux. En Allah subhanahu wa ta'ala dit à son Prophète وَإِمَّ تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْ بِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَةٍ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ الْخَائِنِينَ Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur de châtiment exemplaire, de telle sorte que, que ceux qui sont derrière, ah oh non, ça pas lui, et si jamais tu crées vraiment une trahison de leur part, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traites, ok C'est-à-dire que et comme on a dit si on craint que ces gens-là nous fassent une trahison, alors et, et, tu, tu, tu, tu dénonces le pacte que tu as pris avec eux d'une façon ouverte et claire et pas de la manière des traites comme quelqu'un qui attaque les gens qui ont, avec qui tu as un, une entente et tu les attaques par surprise comme ça, sans les prévenir, ça c'est pas correct. Donc, euh, yeah, ça c'est des exemples de fatwa des ulama à ce sujet-là, puis on a terminé donc la section euh, où on parle des attentats terroristes. La prochaine section des fatwas, c'est au sujet des euh, mozaharas, c'est-à-dire les manifestations que certains groupes font, ok, et puis euh, ensuite on rentrera dans la question, il y a quelques petits points, et puis après c'est la, la question des groupes islamiques. Ok donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera ça Inch'Allah la semaine prochaine. أستغفرك وأتوب إليه